Rubrique Fondelet Subaya Bahai, au micro de jean Bienvenue au studio de la Radio Ara, Madame Zana Nau. À notre dernière émission, nous avons parlé de l'Union Européenne et à travers cela, de l'idée de la construction de la paix entre États. C'est une paix politique. Aujourd'hui, il nous faut aller plus loin et construire la paix dans le cœur des hommes. Oui, bonjour chers amis. Effectivement, nous, nous avons parlé de ce sujet, euh, de, de, des avancées de l'Union européenne et de ce qu'elle peut nous donner comme message d'espérance euh, très très recherché un peu partout dans ce monde en conflit. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, la violence qui existe dans le monde, au-delà de cette violence malheureusement dramatique euh, au niveau des États, elle touche chacun d'entre nous dans son quotidien, dans les familles, dans les relations entre les êtres humains. Et il me semble là que la spiritualité, la religion en général, a un grand rôle à jouer pour pacifier les relations entre les individus cette fois-ci et, et aussi pour pacifier l'être humain dans son cœur. Les enseignements Bahá'í sont très riches euh, à ce sujet. Hum, il est dit que euh, nous sommes tous créés comme étant euh, le résultat de l'amour de Dieu. C'est par son amour qu'il nous a créés. Et il nous a créés comme comme étant en potentiel chacun une pierre précieuse, si seulement nous pouvions le savoir, si seulement nous pouvions avoir cette confiance que l'amour de Dieu est toujours là pour nous nourrir, pour nous, nous guider également. Euh, malheureusement, on vit dans un monde qui a fait perdre euh, aux êtres leurs repères, leurs valeurs, et aussi toute, toute croyance en eux-mêmes et dans la mission qu'ils ont euh, sur terre, et malheureusement aussi, Nos, nos chefs religieux en général euh, ont beaucoup de problèmes pour rappeler quel est l'essence des religions et des messages religieux. Cette essence est une essence de paix dans toutes les religions euh, révélées par Dieu. On pourrait dire dans la religion divine, le message essentiel est un message de paix. Madame zana non pensez- vous que les religions ont un rôle à jouer face à une situation actuelle de violence extrême dans tous les coins du monde vraiment je, je pense que le temps est venu maintenant pour que les, les religieux se mettent ensemble pour enseigner aux êtres humains que il est devenu urgent euh, d'aller dans le, dans un sens d'unité et de concorde et en aucun cas nous euh, de d'enseigner ou de laisser des, des personnes euh, penser qu'elles peuvent tuer au nom de la religion ou que Dieu nous demande euh, d'être violents. Je voudrais, si vous le permettez, euh, rappeler ou donner une citation Bahaï. C'est un texte d'Abdoul Baha qui dit que l'essence de la foi de Dieu et de sa religion réside en ce jour dans le principe que la diversité des confessions et des croyances religieuses ne doit en aucun cas, à aucun prix, être parmi les hommes une cause de discorde. Ces règles et observances, ces puissants systèmes religieux si fermement établis, procèdent d'une même source et sont les rayons d'une seule lumière. Le fait qu'ils diffèrent doit être tout entier rapporté à la diversité des besoins que présentaient les âges où ils furent promulgués. À partir de là, pour les Baha'is, la véritable religion et la véritable posture religieuse, c'est d'abandonner toute religiosité qui nourrit la haine. Euh, il vaut mieux, nous dit Baha'u'llah, pas de religion qu'une religion qui mène à la discorde. Merci Madame Zanah. Jemer gab ich ses rubbrier freiiert vun de let ze Baerbahai, Internet en at www.bahai.u.